Salut, ici Mike Ward, voici La Réalité Augmentée, un podcast de jeux, vidéos, cinéma et pop culture avec JB Gagné, Jonathan Turcot, Daniel Carosella et Caliste, vous êtes donc bien dans cet asti de podcast-là. Luc Desormeau, y'a-tu d'autres noms où ça finit là? Pas rien que ça à faire. La réalité, c'est cool. Mais tu vas voir qu'avec les 3 innocents qui s'en viennent, ça devient de la réalité augmentée. Et c'est prêt. Bienvenue tout le monde sur la réalité augmentée, je vais gagner ton animateur, il est avec moi cette semaine, Luc Desormeaux. Le seul et unique. Et on, le est... Sens, seul on est seul parce <rire> qu'on est seul. Ouais. Et avec pas Jonathan sur cour parce que il a choqué. Ouais ouais, ouais. ça circote ça c'est faire un peu mais je pense pas c'est pas ses priorités à bonne place c'est drôle parce que je me disais ça après-midi je me suis dit on a on a en gros guimait engagé on a amené Jonathan dans le groupe pour qu'à un moment donné il soit comme la 4e roue du carrosse parce qu'on nous autres on aimait ça une, un carrosse à trois roues tu sais puis quand un de nous autres était pas supposé être là ben Jonathan était supposé venir t'es remplacé puis de temps en temps qu'on soit quatre mais tu sais c'était Jonathan était là comme pourrait être le, la personne comme tu sais le le le le le lanceur de relais au Boustrou, on truc. va le dire. Qu quelque chose de même, tu sais. <rire> je je sais pas, c'est ça. Fait que tu sais le, le David du D'Arnay maintenant, tu sais le, le gars que tu mets à quelque part quand tu as besoin de boucher un trou. Non, non, le le le Almonteoya. OK Almonteoya. Ça court mieux. Le Almonteoya, c'est le Almonteoya, Al c'est podcasting. podcasting. Fait que fait que c'est ça. Puis là, ben C'est lui qui est jamais capable d'être là puis c'est nous autres qui bouchons le trou ouais, tout le temps. Sais. Fait que les rôles se sont inversés, fait que le, le, le comme tu sais comme le Joker est devenu le roi. Ouais, Il est sur le bord de nous mettre dehors du show. Il était aveugle, <rire> je pense. Je moi à un moment donné, je vais essayer d'aller mettre le show en ligne un matin, ça va me dire votre mot de passe n'est <rire> Mauvais mot de passe, réessayez. Je l'ai mis à clé dans la porte hier matin, ça ça connaissait, je pense que Jonathan il essayait de changer à ponis. <rire> c'est ça. <rire> changer assez <à> heureux. <rire> Et que ouais, c'est ça. Fait que on était ave de, de se faire kicker en dehors de notre propre show mon cher jb. Faites attention pour la semaine prochaine, c'est lui qui anime sous écoute. <rire> ouais, c'est ça. Tu te fais passer pour un alcoolique qui fait de l'humour. <rire> ouais, fait fait que la morale de cette histoire ne jamais fait faire confiance à un turcote. Non, jamais. Ben un turcote. Ben c'est ça, en plus il fake son autre famille, tu sais. Non, ah, ouais ouais, il y avait ça partait le, mal. Ils ont il enlevé le dernier T puis le E juste pour pour tu sais <rire> mélanger tout le monde. C'est fait qu'il est dehors de sa famille traditionnelle. C'est ça. Ben on ça. <rire> on se demandait pourquoi à ce moment-là. Ben ouais. ouais. Et hey. cette semaine, parlant de famille et de traditionnel, on va parler euh, de Castelvinia et de l'histoire de la famille Belmont et euh, de la descendance de Dracula. dans le cadre de ben de la télésérie qui a été présentée euh, par Netflix une télésérie de 4 épisodes qui avait entre 22 et 23 minutes chacun de de ces épisodes là Ouais ouais c'est ça 20 20 je pense c'est sur 23 minutes à peu près là Puis ben pre premier truc ce qu'il faut savoir c'est que comme toujours quand on essaie d'adapter un truc geek à part quand c'est Marvel la planète internet c'est entre déchiré à la sortie de cette série là du monde qui aimait du monde qui aimait pas puis plus souvent qui aimait pas ouais ouais c'est ça nous autres on euh... va vous donner l'heure juste par exemple on va vous donner ben, la vraie notre heure, notre heure à nous autres tu sais puis là il est 7h05 ouais euh, l'heure qui est là puis on, on est dans le, le GMT-5 tu sais dans le fuseau horaire New York euh, parce que Montréal il jamais nulle part dans les fuseaux horaires là, mais tu choisis New York mais non ça passe correct ouais ouais premier truc Luc donne-nous euh, tes impressions générales sur euh, cette télésérie là comment c'est arrivé sur ton radar puis c'était quoi ton appréhension mais moi c'est c'est euh, c'est Netflix qui m'a dit hey le gros euh Tu écoutes tu <rire> écoutes des dessins animés de temps en temps puis tu as l'air d'être le genre de public cible qui aimerait peut-être regarder cette merveilleuse nouvelle télésérie qu'on vient de mettre en ligne. Fait que c'est si ça te tente le voici. Donc j'ai vu ça, j'ai vu aussi euh, quelques personnes en parler là sur euh, sur Facebook. Je pense Bruno George en avait parlé puis une couple de personnes qui ont parlé comme quoi ça s'en venait puis c'est pour certaines personnes c'était c'était euh, J-4, J-3, tu sais puis ah, en ligne Ah ouais, c'est tu ouais, fait que c'était vraiment comme j'attendais ça comme euh, presque Noël quand tu quand tu as 10 ans là mais euh fait que ça ça est tombé sur mon radar un peu comme ça. Faut que j'avoue, j'ai jamais été un joueur de Castlevania. C'est pas un jeu qui euh, qui a qui a tombé comme sur mon radar quand j'étais quand j'étais plus jeune ou tu sais euh même même en grandissant, j'ai pas vraiment joué beaucoup à Castlevania. fait je suis pas un grand connaisseur de tu sais l'histoire la mythologie puis tout ça là je sais que c'est des vampires puis ouais. des choses comme ça Moi mais j'ai jamais joué non plus euh, tu sais ma plus grosse dose de Castlevania à vie c'est probablement l'épisode spécial sur la série Castlevania de Retro Nouveau que, okay. qui avait passé à travers un petit peu tous les jeux de la saga c'est le plus proche que j'ai eu de jouer à un metroid j'avais pas aimé Metroid. J'avais Metroidvania dans la tête <rire> de Joya Castlevania, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est une série mythique, c'est une série que je connais de nom, c'est une série que tu sais je sais qui a passé à travers les âges, qui a eu beaucoup de, de tu sais de, de de versions différentes et de de tu sais de ça passait d'un platformer à un jeu un peu plus euh, je pense qu'il y a eu des versions plus third person, des choses comme ça là, tu sais, il y a eu plusieurs versions du jeu, mais j'ai jamais pris le temps de m'asseoir pour dire assoir, je joue à Castlevania. Non. ça a mis pas arrivé. Moi non plus, euh, j'ai essayé un petit peu un Castlevania sur mon rétropai. Puis euh, je sais même pas lequel du lot que c'était puis tu sais j'ai dû faire le premier niveau c'est tout là. Ouais, c'est ça. Fait mon cool. expérience c'est pas très élevée fait qu'on va tu sais on rentre vraiment là-dedans frais de toute interférence. Ouais, c'est ça mais tu sais je peux comprendre que ça manque à ma culture et je vais me faire un devoir quand même de d'en jouer un ou quelques-uns. pour me mettre un peu dans le bain puis voir tu sais normalement quand une quand une euh, une série de jeux comme ça euh, traverse traverse le temps tu sais euh, tu sais de 89 à toi 89 c'est c'est c'est Castlevania 3 il y en a sorti avant ça là. mais tu sais je veux dire quand une série passe à travers le temps comme ça et et adulée par certaines personnes faut qu'il y ait quelque chose là euh donc je vais comme tu sais me, me aller me baigner un peu là-dedans pour voir euh, c'est quoi pourquoi le monde capote là-dessus 86 le premier Castlevania Ouais, c'est ça, que le 89 c'est Castlevania 3 Dracula's Curse. OK, premier premier avertissement, tu sais on ouais. vient de dire un petit peu le notre background. Moi, je suis un défenseur de ben c'est peut-être ma théorie à moi là mais que quand tu transpose un personnage ou tu sais mettons l'esperero parce qu'on en a fait plus sur le show moi je constate que une œuvre se tient en elle-même c'est à elle d'établir les limites et les paramètres de son personnage de son héros et l'univers qu'elle veut créer donc si elle décide exemple ce, ça c'est un truc sur lequel on s'est tassiné toi et moi et euh, Luc à ma entreprise si, mettons là que Superman tu zode dans le premier film moi ouais. Ça me fait ni chaud ni froid, je m'en sacque parce ah, que j'ai pas de, de cœur. Mais j'ai pas j'ai pas, pas l'attachement à ce que Superman est supposé être parce que pour moi un personnage tu le remodes, tu sais tu le tu le transformes, tu le tu, tu, tu le modifies, tu le tu le pétris comme tu veux mm -hmm. dans l'œuf que tu mets ou c'est dans ce cas-ci l'adaptation est euh, en télésérie. Donc Ouais, ouais. mais que... faut faut se dire pour pour aller un peu avec la manière que tu que tu, où ce que tu t'en vas avec ça, même dans les comic books, même si tu es un fan fini de Superman maintenant. Il y a des univers alternatifs dans tous les univers de comic book. Fait que Batman a eu son univers, il m'en est turbo de ça, tu repars ça avec un avec un autre. Le, le Joker a 3 ou 4 origines différentes, puis aucune n'a été confirmée comme étant la vraie, tu sais. <rire> Donc, tu peux faire à peu près ce que tu veux. Donc oui, c'est un personnage fictif, mais nous les geeks, on est super bon pour s'orfifier de choses qui peuvent être faites avec des choses qui n'existent pas pour de vrai. Tout des fois en réalité, on devrait peut-être un peu se se <rire> se, se, re, se relever nos manches puis dire ça ça a pas d'allure, puis on laisse des fois des choses passer qu'on devrait pas. Mais tu sais pour les choses fictives, on est super bon pour euh, pour se, se monter au barricade puis dire tu avais pas le droit de faire ça à Batman. Martha là, franchement, c'est pas une raison pour qu'il arrête de se battre. Mais bon. Fait que tu sais, c'est c'est c'est ça. Fait que, Et donc tu as, le... as le droit de faire ce que tu veux. Le personnage t'appartient. Moi, je suis qui demain matin, je crée un personnage qui devient un une vedette euh, universelle. Ben excuse-moi, mais si un jour j'ai le goût de l'habiller avec un tutu rose puis des collants verts, ben c'est mes affaires. Donc tu sais, mais quand tu lances quelque chose comme ça comme Star Wars, comme les, les personnages de Marvel et tout ça, les gens s'approprient ça. parce qu'ils aiment ça et ils vont monter aux barricades quand tu fais des changements qu'ils n'aiment pas et les gays qui sont très vocaux. Et donc, le bémol que je voulais amener, <rire> c'est que si vous êtes des grands fans de Castlevania et que vous vous okay. dites « Mais oui, mais c'est pas comme ça que c'était dans les jeux. <rire> »« I don't fucking care. » OK? <rire> ça ne me dérange pas. C'est une adaptation et ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. OK C'est ça. Mais ça aurait été plate un film tout le long euh <rire> ouais, c est... C est ça être <rire> scroller. Ouais, c'est ça. <les> Une <rire> télé-série qu'elle sait scroller. Là, c'est pareil comme dans le jeu, mais c'est ça. Parce okay. que il euh, faut dire que euh, cette euh, cette série là, elle est euh, quelque part là, dans l'histoire de Castlevania 3, la malédiction de Dracula, donc Dracula's Curse. Mm -hmm. Je sais pas où si tu la prémisse du jeu, c'est tu bon. Whatever. mais ça rend grosso modo dans cette portion là de l'histoire de du grand scénario de Castlevania. C'est ça. Et donc C'est correct. Tes impressions Luc. Euh bon côté moi je je, je mon y aller côté animation, j'aime j'aime le style d'animation qu'on était aller chercher un peu manga euh, en passant c'est très adulte hein. Oh oui, euh, il y a ça, il y a des têtes euh, qui qui volent. C'est pas une dessin animé pour l'itinant enfant. Non. Euh fait c'est ça, c'est très très graphique, euh c'est très très violent. Mais je veux dire l'animation, c'est soigné les décors et tout ça, c'est c'est c'est c'est joli, c'est très sombre, euh, fait qu'on tu il y a des choses qu'on on voit un peu mal parce que c'est sombre, là. mais euh, j'ai trouvé que tu sais la qualité de production est là. Euh moi ce qui m'accroche un peu c'est c'est C'est un peu comme une Pinto 96, c'est dur à partir. Euh c'est long au début. Tu sais Belmont, c'est c'est un, un alcoolique. Puis on met toute l'en phase sur le fait que c'est un alcoolique fini qui fout rien de sa vie puis qui va d'un bar à l'autre pour boire puis quand qui commence à dégriser, il boit encore puis j'étais un cercle un peu comme ça puis tout le monde l'haït, tout le monde hait sa famille puis tu sais fait que c'est puis c'est ça pendant presque deux épisodes ennemis puis tu as quatre épisodes fait que tu tu comme tu as deux épisodes solides que Belmont fait rien puis qui est sous tout le temps. Puis ouais. là on va chercher un petit peu des affaires de d'autres personnages, là, les pre les precher, les choses comme ça, les prêcheurs puis puis le, le clergé, l'église a une grosse part à jouer dans dans ce cette série là où ils sont les on sait pas trop si c'est les méchants où c'est vraiment juste comme l'évêque qui est méchant un peu comme euh, comme le cardinal là, dans les trois mousquetaires ce qui tu sais il essaie d'être le boss de l'église en l'étant pas là mais tu sais mais c'est long à partir là, mais il y a quand même de l'action un peu c'est quand même bien violent il y a du monde qui sont coupés en deux arrachés puis si vous aimez ce qui est gore là, vous allez être servi là-dedans là. mais moi j'ai trouvé que c'était long à, à décoller mais moi j'ai bien aimé pour vrai je sais pas euh, que... Moi, je n'avais pas d'attente. Tu sais, ne connaissant pas l'histoire, je ne savais pas que ça avait de la misère à décoller. Je, je, je voyais le chemin, puis que le but, c'était un affrontement éventuel entre euh, le bonhomme Belmont et Dracula, puis qu'il y avait comme le parcours du combattant pour en arriver à décider de prendre des armes puis de revenir au combat. Parce que c'est un peu ça. C'est un héros qui est déchu, qui a une historique derrière lui, qui lui pèse sur les épaules, mais qui... ne semble pas être à la hauteur du moins pour le moment où est-ce qu'on le rencontre. Ouais, c'est ça. Et tu le vois revenir au devant de la scène puis réaliser que ben tu sais son rôle c'est d'Alice Bac fait qu'il y aura pas le choix, tous se mettent d'avoir le goût d'y aller. Ouais, c'est ça, il y, a, il y aura pas le choix parce que c'est c'est ça où la ville va y passer. Puis tout le monde va y passer. La ville est condamnée, l'église veut détruire les prêcheurs puis il y a comme tu sais tout le monde puis la ville est, il dit la ville est condamnée si je m'emmêle pas tout le monde va mourir fait qu'il s'emmêle tu sais mais moi ce que je trouve que c'est long à décoller c'est que tu tu regardes puis tu sais tu commences à regarder la série tu dis il y a 4 épisodes à 4 épisodes tu as pas le temps de niaiser si tu veux conter une histoire puis euh, approfondir un petit peu tes personnages me mettre mettre pas mal d'action parce que tu théoriquement dans cette série ce genre de série là c'est de l'action que tu vas voir puis des combats des choses comme ça puis Quand tu as juste qu'à tes épisodes, tu as, as pas grand temps pour le faire. Puis j'ai j'ai écouté les deux premiers épisodes puis c'est c'est correct qu'on on on présente les personnages, on approfondit un peu l'histoire de chaque mais il y a il y a pas d'action, ça l'histoire semble pas avancer. On va dans le passé des personnages mais l'histoire présente qu'on veut voir est pas nécessairement mise de l'avant. e euh, puis quand tu dis tu as jusqu'à tes épisodes pour conter une histoire puis tu es rendu au début du 3e épisode puis là ça commence à bouger tu dis OK mais faut il faut qu'il finisse ça vite jusqu'à temps tu t'aperçois que ben c'est les 4 premiers épisodes d'une série qui va continuer par après puis que quand ça finit ça finit pas nécessairement tu sais là tu dis OK ben là on on on m'a présenté l'univers et puis après ça ça va se mettre à bouger fait quand tu finis la série Tu trouves ça peut-être moins p que c'est long à décoller mais quand tu penses que c'est une série de 4 épisodes puis ça va peut-être finir là au moins boucler l'histoire ben tu te dis ils ont pas grand temps pour faire ça là. Non, ça ça c'est vrai mais tu sais les éléments qui sont là tout se tient. Mm -hmm. J'ai trouvé l'histoire bonne, j'ai trouvé les personnages euh, très caricaturaux oui, mais que ça fonctionnait bien dans cet univers là. J'ai aimé comment ce que e euh, son tu sais le but à Belmont tu sais pour ramener la population derrière lui c'est de démontrer comment ce que l'église finalement est pas ce qui délivre le peuple mais bien ce qui cause la perte du peuple ça j'ai tu sais mon <rire> mon non-amour des des religions était vraiment content de ça ouais j ça j'ai trouvé ça le ouais. fun j'ai trouvé que il y avait une coupe de coupe d'affaire par contre que Tu te dis OK, une chance que c'est une c'est un, un dessin animé parce que dans la vraie vie ça ferait comme vraiment pas de sens. Puis là je parle pas des monstres là, parce que ça c'est dans la diégèse du euh, de de cette histoire là, de cet univers là, il y a des monstres, on l'accepte. Mais c'est un bel monde, il est censé être super badass, mais il se fait sacrer une volée dans un bar. Puis après ça, il arrive contre un cyclope, il s'est pas plus entraîné, là, ça étend pas plus. Puis là il est capable de pas se faire sacrer une volée puis d'être super agile, puis super vif là. Ouais, mais il mange une tranche de de viande pour une pièce, c'est pas mal tout pour se remettre, c'est c'est le droit chemin là. Ouais, mais tu sais dans le bar, il veut pas vraiment non plus attirer l'attention, il veut pas il veut pas se battre, il veut avoir la paix. Il veut se faire sa crasse, sa sa gré patience. Fait que je suis pas sûr qu'il se bat à son maximum, mais il y en a sac toute à un gars à un moment donné dans un bar aussi là. Fait je veux dire c'est quand même tu vois qu'il est capable de se défendre, mais c'est parce qu'il veut pas nécessairement attirer l'attention la, vers lui, il veut juste se saouler puis avoir une petite vie tranquille. ce gars-là tant que ça le rattrape puis qu'il y a pas le choix sans m'emmêler. Tu sais, mais il y, y a une scène aussi où ce qui se bat contre euh, les les prides viennent le chercher pour euh, je sais pas s'ils viennent, je pense qu'ils viennent pour le tuer ou quelque chose comme ça puis tu sais, ils avertissent le gars, je veux pas me battre puis tu le quitte puis il y en a un qui pète son œil puis l'autre il coupe une main. <rire> puis c'est pas <rire> tellement long puis il est à moitié sous. Fait que tu te dis un coup ça ce gars-là, toi peut-être une machine à tuer assez incroyable. Puis euh, c'est ce qu'on voit un peu plus tard qui est capable de se défendre. Là. Mais, mais contre le cyclope c'est ça la scène la scène est intéressante contre contre le cyclope aussi puis euh, le, le fait de ce qui se passe un coup qui réussit à battre le cyclope aussi mm -hmm. dans les affaires que j'ai j'ai hâte de voir dans les 8 prochains épisodes parce que oui c'est annoncé il, va y avoir il y aura une deuxième saison itch qui aura 8 épisodes Moi c'est l'affaire qui me le plus intrigue, c'est pas de Recula, c'est pas ça m'intrigue le fait que ils tombent en amour comme vraiment vite avec la petite madame Tempesse là ou Tempesse. Ça j'ai j'ai trouvé la ça comme Tepes. la petite Tempesse. <rire> la petite Tempesse. <rire> <La petite Tepes. rire> j'ai j'ai trouvé que c'était gavroché, mais il y a quand même des épisodes, fait qu'il y a bien des affaires qui sont gavrochées. Moi le truc que j'ai hâte de savoir d'où ça vient puis pourquoi que c'est là, c'est les fameuses lumières électriques puis que tout d'un coup, il y a comme une technologie qui sort de son temps. C'est tu dans les jeux, j'en ai aucune idée, mais j'ai vraiment hâte de voir où est-ce qu'ils veulent aller avec ça parce que je trouve ça vraiment cool d'avoir un univers qui est médiéval, on est tu à coup de fouet pour se battre, il y a des cyclopes, il y a des des bobites volantes euh, machiavé, tu sais, diaboliques, tu Dracula, puis tu de l'électricité avec des lumières. Ouais. Tandis que Cléres le c'est les mecs des chandelles. Ça, je vais comme oh, ça ça m'a intéressé. J'espère qu'ils vont approfondir cette cette histoire là parce que elle De, ce qu'on a dans la première scène d'introduction euh c'est euh, là qu'on découvre comme la femme de Dracula puis qui va être mis au bûcher puis c'est pour ça que Dracula est en maudit après le peuple c'est que elle elle veut avoir accès à la connaissance pour pouvoir faire évoluer sa science puis lui je pense que elle veut lui faire découvrir l'être humain tu sais pour que il arrête de peut-être s'en prendre à l'être humain ce qu'il semble faire pendant un certain laps de temps là Ouais, moi ouais, ça ça. Fait que j'ai hâte de voir où est-ce que ça va mener là ce penchant là de en terme de technologie, sont-ils juste arrêtés à faire des lumières électriques puis si oui, comment est-ce qu'ils génèrent l'électricité, tu sais tout ça est-ce qu'il y a comme un underworld super technologique dans cet univers là qui est médiéval presque là? Ouais. Non, c'est c'est un univers intéressant puis il y a tu sais il y a manière à faire plein de choses, je veux dire tu peux tu sais c'est il y a de la magie, il y a il y a tout ça dans ce monde là puis tu sais tu le vois aussi, tu sais que Savinnia c'est c'est c'est le fouet là dans le jeu ben il y a le fouet aussi dans chez son fouet puis un épée. Euh à un moment donné il y a, a plus il y a plus d'épée, son épée se fait casser puis il se bat avec le fouet, tu sais. Fait tu vois que tu sais il y a beaucoup d'inspiration du jeu, on a essayé quand même de suivre un peu ce qui se passe dans le jeu avec les combats puis tout ça là. mais que j'ai ça j'ai trouvé ça intéressant mais oui, j'ai hâte de voir où ce qu'ils vont aller avec ça. Euh ça a été vraiment décevant que ça ait pas été reconduit pour une deuxième saison par exemple parce que ça finit vraiment sur euh OK, let's go, tu sais. <rire> Genre euh, on se bat une équipe, on s'en va, c'est comme tu sais c'est comme si le premier Avengers euh, l'équipe se forme puis après ça c'est fini puis euh, il y a plus de film après ça. Tu sais mais c'est ça, j'trouve ça cool à la fin où euh, tu sais ils se regroupent avec euh, avec d'autres d'autres personnes puis que bon ben là, faut aller tuer un tel puis là ben écran noir et euh, attends la prochaine série. Ouais. Puis là ben je me disais à ce moment-là, je sais pas si tu es éprouver les 8 épisodes suivants, est-ce que ça ça sonne comme le début du jeu sur lequel dans lesquels l'histoire est censée s'imbriquer Je le sais pas non plus le fait qu'il y, y a une coupe de questions que les non initiés à Castlevania vont faire comme oh, OK, comment ça fonctionne C'est tu c'est tu supposé mais même si tu connais pas Castlevania que tu as une vague idée que tu sais que ça provient du mythe de Dracula et tout ça est capable quand même de rentrer dans cette histoire là puis d'avoir du fun. Moi j'ai j'ai eu beaucoup de plaisir. Le côté gore, c'était le fun, les scènes d'action ça, ça ça ça se passe super bien. Les dialogues sont le fun aussi. C'est vraiment le fait que c'est tu sais c'est du 23 minutes quatre fois puis l'histoire me semble avoir avoir du potentiel pour plus que ça, d'avoir plus de temps de glace que ça. Non, mais c'est sûr. C'est sûr, mais c'est pour ça que je te dis la la la qualité de production est quand même, est quand même bien et puis oui, même je... si Comme nous autres, tu as jamais joué à Castlevania, c'est un dessin animé. C'est un c'est un manga que tu vas que tu vas dévorer en 4 épisodes puis c'est le fun des séries courtes, des fois des séries qui s'étirent sur 24 épisodes puis d'une heure, des fois ça finit pas puis des fois on étire la sauce juste pour remplir l'heure qu'on a besoin de remplir, tu sais. Un peu comme j'écoutais Naruto à un moment donné là. Puis quand ça te prend 6 épisodes pour finir un combat dans une forêt là. Excuse-moi là, mais tant mède du remplissage puis de l'étirage puis du niaisage, tu sais. Ça c'est quatre épisodes de 20, 20 23 minutes. Tu passes à travers, c'est c'est le fun puis tu passes au prochain à la prochaine série, tu sais. Fait que je trouve ça intéressant de faire ça. Tu sais short and sweet comme on dit là, tu t'étires pas pour rien là, mais c'est ça. L'apport le fait que tu sais le début, moi j'ai trouvé ça un peu long avant que ça parte. Un coup ça part par exemple, c'est c'est c'est non-stop jusqu'à la fin là. Mhm. Mm ouais. C'est ça. Je regardais un petit peu euh, exemple Rotten Tomatoes, euh, ça dit le Tomato Meter 85 de critiques positives mais la note moyenne c'est 7/10 et pour l'audience on monte à 89 de de positifs et on a une note de 8.5 sur euh, sur 10. Fait que moi c'est pas mal là-dedans là, je j'étais j'avouerai je, je que j'en aurais pris plus. Fait que ça c'est un bon signe là. Ouais. Moi aussi j'ai j'étais déçu quand ça quand ça finit, tu sais des fois tu t'embarques puis tu vois pas nécessairement le temps passé puis l'épisode est fini puis je pensais qu'il restait peut-être un autre 5 6 minutes tu sais puis je me ah écran noir générique OK ça continue tu sais fait que tu t'emmerde pas là. tu sais c'est pas c'est c'est pas une, une série que tu vas regarder des Ouais c'est long tu sais c'est long tu t'embarques quand même dans l'histoire tout le long même si c'est long à partir tu t'embarques quand même dedans parce qu'il y a toujours quand même quelque chose qui se passe tu sais. Mm -hmm. fait je comprends les critiques c'est c'est toujours tu sais c'est toujours un, un, un problème dans ce genre de média là c'est tu tu peux pas aimer tout ce que tu regardes tu peux pas aimer les styles de tout ce que tu dois regarder en tant que critique. Fait que des fois tu as des films qui vont recevoir une critique tu sais une, une note des critiques qui sont très basses mais le public cible pour ce genre de films là va triper puis il va tu sais donner des notes des notes qui sont excellentes d'où pourquoi certains films deviennent des classiques et des films cultes un coup rendu en DVD parce que le monde vont pas y voir au cinéma parce que les critiques le plantent puis après ça les gens disent, oh moi le louer pour le fun puis ça devient un un un succès sans précédent tu sais mm -hmm. ça arrive mais c'est c'est le genre de chose que je suis pas mal d'accord avec si tu es C'était si dans le public cible de ce genre de de de télésérie là, tu vas tu vas trouver ton compte là-dedans, tu vas triper là. Toi tu irais avec quoi comme euh, comme note Mais je pense ouais. que 8 c'est bon. Ouais, ça fait tout ouais. sens là. Ouais, c'était un 7.5, 8 là, je pense c'est c'est pas mal dans ses os là, c'est pas parfait. Comme je me suis dit j'aurais aimé ça peut-être que on parte un petit peu plus vite puis qu'on ait un petit peu plus d'action mais je comprends qu'il faut développer des personnages. Une nouvelle série, il faut faut aller vers les gens qui connaissent zéro de ça il y a des gens qui vont regarder ça qui savent même pas que Castlevania c'est un jeu vidéo tu sais sur Netflix tu vois quelqu'un qui va s'asseoir va dire ah Castlevania dessin animé ah j'aime le style d'animation tu es je vais euh, essayer ça voir puis ça même pas que ça vient de de de, de dessin animé fait il faut que tu sais que t'expliques un peu plus puis tu prendes un peu plus ton temps pour lancer ça tu sais c'est correct puis les mangas les mangas c'est c'est c'est connu que à un moment donné ça tire tu sais il y a ce qu'appelle des fillers là. parce que souvent les mangas suivent les les livres puis quand les livres quand que le, le dessin animé dépasse les livres ben là ils font ce qu'appelle du filler fait du remplissage jusqu'à temps que les prochains livres sortent puis puisse suivre continuer l'histoire fait des fois tu as des affaires qui arrivent qui ont aucune incidence dans l'histoire au bout de la ligne parce que parce que ça c'est pour devrait ça existe pas dans la continuité de l'histoire tu sais fait les gens sont habitués à souvent des longueurs dans des dans des mangas fait que c'est pas si pire que ça mais je trouve tu sais 7.58 c'est une note c'est une note juste et équitable moi ça fait pas mal de sens puis toi tu te tu pas mal ouais ouais je vais y aller avec un 8 aussi j'ai vraiment trippé sur le style visuel Puis euh, comme je te disais le mélange un peu des des univers là en terme d'époque puis de de technologie qui est présenté euh, les les dialogues sont super cool aussi c'est ça sonne dans la bonne époque sans être euh, tu sais trop lourd maniéré euh dans le, le, le, le les dialogues fait moi j'ai j'ai vraiment beaucoup apprécié fait que euh, un 8 je pense que c'est une c'est une note qui fait du sens là moi tout ouais, ça c'est pas tu sais c'est pas un 10 peut-être la prochaine série on va lui donner un 9.5 parce qu'ils vont tu sais on connaît les personnages on sait où ça s'en va puis là ils vont pouvoir tu sais rentrer rentrer euh, dans l'action en, en partant peut-être c'est peut-être ça va être plus encore plus intéressant plus développer l'histoire et tout ça puis moins tu sais c'est toujours pareil gars comme les Avengers tu sais quand Marvel a eu le, le bonheur et le plaisir et le, le un peu le privilège de développer ses personnages dans des films séparer puis après ça te mettre les Avengers mais dans les Avengers t'as pas un de présenter les personnages vraiment parce que tu les connais déjà toutes tu sais mais quand faut que tu partes avec une nouvelle série présenter des personnages et tout ça ben souvent ça prend plus de temps à partir ben un coup c'est parti par exemple des fois c'est après ça ça devient euh, incroyablement intéressant hein. ouais fait que ouais j'ai genre de voir la prochaine série je naviguais sur euh, YouTube hier Tu fais ça toi euh, Ouais ben voyez ouais, j'écoutais des vidéos et euh, plusieurs chaînes dans lesquelles je suis abonné Et j'irai t'abonner écout... à la mienne. Ouais, Puis, tu, tu nous en parleras à la fin du show. Tu as ah, okay. un projet qui s'en vient. Euh... Bon, ouais, peut-être. Peut-être. On regarde ça. <rire> OK. Euh j'écoutais euh, la dernière vidéo de Link de, de Sun qui est un youtubeur qui est français ou belge là, dans dans ce coin-là là. Euh il a fait une vidéo sur les 20 personnages de comics dont il attend encore une bonne adaptation au cinéma. OK. Et Go. J'suis ouais, là donc je partais pour ce <rire> sujet là, là. je partais pour ça là. Non mais attends, attends, il y a une petite twist. Et okay. avant une des vidéos que j'ai écouté, j'ai vu une pub d'une nouvelle série qui s'en vient sur euh, Amazon Prime Vidéo, le fameux euh, Netflix de de, euh, de de Amazon de type Ouais, ouais. ouais. Ah. Ça arrête pas de jouer avant presque toutes les vidéos youtube puis ça l'air récurrent des, des fois le des fois le, le le soir on ben le soir souvent avec ma conjointe on va regarder une tu on va se pogner une télésérie puis on va passer à travers euh, chaque épisode puis après ça on va passer à une autre série comme là on est dans les on a commencé les doctor who ceux qui ont jamais écouté doctor who là Si vous aimez la science-fiction, moi, ça m'intéressait à zéro jusqu'à temps que je commence à regarder ça, parce qu'on est un peu accro, mais on a passé à travers toutes les X-Files, de, de la saison 1 à la saison 10, puis on passe des séries comme ça. Puis, souvent, après, quand il reste un peu de temps, je vais aller sur YouTube, puis ça, la pub de The Tick revient à presque toutes les vidéos YouTube que tu vas regarder. Amazon, on a mis de l'argent pour la publicité, mais il faut qu'ils fassent leur place, hein, parce que mm -hmm. tout le monde connaît YouTube, tout le monde connaît Netflix, mais Amazon Prime, il y a du monde qui ont des abonnements à Amazon Prime, puis qu'ils savent Ils pas qui ont ça savent même pas qui ont accès à ça là. Fait que tu sais c'est comme un peu Amazon a fait une job euh, moyenne à, à tu sais dire aux gens ben gars ça, ça tu as, as ça aussi dans ton abonnement. <rire> Mais oui, j'ai vu l'annonce et oui, ça a l'air assez capoté. Et donc ça m'a amené l'idée de te, de te questionner un quel personnage qui a pas eu droit selon toi à une bonne adaptation au cinéma. Et l'autre versant c'est quel personnage absurde du domaine du comic book qui mériterait d'avoir une adaptation parce que de Tick là on s'entend c'est 101 là. puis glouton qui semble avoir pris très humoristique très on rit de ce que c'est censé être les super-héros puis comment est-ce que c'est décalé dans cette dans l'univers tu sais, à la Marvel là tu fais comme OK oui tu sais il y a de Defender sur le plancher des vaches mais le gros bonhomme vert c'est comme pas normal que tu aies ça d'une d'une situation qui continue à rouler comme nous autres on vit ça à terre en ce moment là, mm -hmm. réel où est-ce qu'il y a pas de super héros là. Euh fait que j'ai j'ai trouvé j'ai trouvé le tome super intéressant de cette bande d'annonce là. Fait je sais que ça pourrait être intéressant de jaser de ça vu que de ton âge vénérable, tu en as ah. vu des époques. <rire> ouais, j'en ai vu des époques. Euh ben je je pense que même si le dernier a été pas pire avec Edward Norton, je pense qu'on n'a pas été chercher le potentiel que Hulk pourrait avoir au cinéma. Euh un un vrai bon film de Hulk. Il faudrait euh, le faire d'ailleurs euh, le film avec N Norton. Il est quand même possible quand tu le regardes mais tu sais c'est c'est ça. Euh je pense que Hulk en étant même s'il y a eu beaucoup de films aussi de Punisher, je pense que le Punisher a pas été euh, a pas été utilisé à à son plein potentiel. Mais là le PD de euh, qu'on a vu dans la dernière saison de Daredevil, il a écoute le, le la réception du public était tellement forte Mm -hmm. la façon de le présenter, l'acteur qui l'a joué, puis j'ai pas le nom, il euh, faudrait que je fouille là pour le trouver. John Wettenhall? Ouais, exact. Un ouais. un affaire comme ça, là, ça sonne oh. ça ressemble à ça. Oh, ouais, ouais, c'est ça, ça ressemble à ça. Ça a tellement ça, ouais. fonctionné que ça a tort du bras à Netflix, ils vont produire une série, semble-t-il c'est dans les plans et je pense que le ton de ce que les séries de Marvel sur Netflix ont jusqu'à maintenant, si parfaitement à ce personnage là fait peut-être que la bonne et ultime adaptation de Daredevil euh, pas de Daredevil mais de Punisher est en train de se produire en ce moment là. Ouais, c'est John Berentol. Berentol, ouais. Qui était qui était au Comic-Con cette année qui a l'air d'un gars hyper sympathique à poisson. Mm -hmm. Franchement là, il y a je l'ai je l'ai interviewé, il a l'air vraiment hyper sympathique, il parlait avec tout le monde. Puis il y avait il y avait l'All-White Bands Fun. Là. Mais oui, lui a, a bien ressorti aussi puis tu sais Punisher mais Daredevil aussi. son son apparition au cinéma a été complètement ratée là. Fait un un vrai bon film de Daredevil pourrait aussi à être intéressant, tu sais. Ben on, on l'a critiqué sur sur le show, le film de Daredevil ouais, ouais, et on, on a pas donné des mauvaises notes, c'est pas l'ultime Daredevil mais c'était pas pour son temps, c'était pas une mauvaise adaptation. Là. Non, mais ça aurait ça aurait pu être mieux, tu sais. Oui, mais oui. Euh tu sais c'est c'est ça. Pour pour le reste des super-héros c'est tu as tu as c'est tu as tu as des tu as des tu as des héros un peu un peu plus sombre comme Hellblazer euh qui était qui qui était qui faisait partie de ah, c'est tu d'ici un Marvel j'ai j'ai plein de j'ai plein de comic book de Hellblazer. Je vais faire des recherches pendant que pendant que je parle là, parce que j'ai une tonne de comic book de Hellblazer. C'est ça ça fait ça fait partie de DC. euh c'est qui est un héros un peu un peu sombre là. ça fait partie, ça faisait partie de Vertigo puis euh, fait que c'est DC mais Vertigo euh, ça appartient à, ça appartient à DC là ça fait penser fait un peu à comme... Constantine c'est Constantine c'est Constantine c'est ce que je partais pour dire fait que tu c'est c'est ça fait Constantine il y a eu un film avec Kenny Reeves qui est, qui était pas méchant mais c'est un personnage qui a plus de potentiel que ça euh faudrait le faire aussi sur le show <rire> ouais super ouais, ça serait ça, ça ça pourrait être pas si pire, t'sais. Mais, t'sais, super, tu sais. Mais tu sais des super-héros gars, euh, ils vont en avoir un, mais Catwoman a, a, a euh, pas non, a pas eu droit à quelque chose à, à la hauteur de son de son potentiel. Là. Non non, pas pantoute avec Ally Berry, ça c'est même ce qui a pas, probablement tué un peu la la carrière d'Ally Berry, là, ça a pas été bon. Après ça, elle l'a juste vu dans des rôles de soutien plus que d'autres choses. Là. Mais tu sais c'est ça, fait qu'il y a c'est il y a il y a plein de personnages qui euh, qui mériterait peut-être d'avoir une une série. Il faudrait je passe à travers mes vieux comic book là, il y en avait Spawn. Spawn était un super un super-héros créé par Todd McFarlane qui est un gars qui a travaillé longtemps sur sur Spider-Man. C'est lui qui qui est en qui est qui est un peu l'instigateur du saut noir de de Spider-Man. Euh fait à moins que je me trompe là, mais si je me trompe moi je me faire dire mais C'est ça, Mattel McFly, on a travaillé longtemps sur Spider-Man, puis Eminem, il est parti, il est allé chez Image Comics, puis il a parti son super-héros qui s'appelle Spawn. Euh avec un il y avait un méchant qui s'appelle Violator, c'est extrêmement violent, mais c'est un peu un, un Batman mais plus sombre. Puis euh il y a eu un film Vl bien des années et c'était pas bon. Mais euh, tu sais je te dis ça puis Todd Mcfarlane va faire lui-même le script et le film euh, de Spawn là, dans les prochaines années. Là, il a signé un contrat avec un un un petit un petit un petit un petit studio qui va lui laisser il laisser faire, il va y donner carte blanche pour qu'il fasse ce qu'il veut. Mm -hmm. Tu sais mais qui, qui est mieux placé pour faire un film sur un personnage que le gars qui a créé le personnage, tu sais? e euh, mais mais c'est ça Spawn est un un bon exemple mais Spawn ça s'en vient là, dans les euh, le, le youtubeur que je te parlais tantôt le links de Sun euh mm. dans la liste il mentionnait Squirrel Girl qui est une super héroïne tu sais très euh, écoute c'est c'est c'est parodique là de la façon que c'est écrit mais qui a quand même eu des aventures sérieuses dans lesquelles elle a entre autres battu Thanos là Ouais, oui. tu sais, il y a un potentiel là, il y a quelque chose d'aller, tu sais, un petit peu comme on a vu avec Ant-Man. Que tu dis dans un univers réaliste comme le euh, Marvel Cinematic Universe, ça fait pas de sens, mais tu le prends sur une twist et hey, on rit de la patente puis ça peut fonctionner. Ça pourrait vraiment être intéressant là. Ben, c'est c'est sûr que ça pourrait être intéressant. Euh mm. mais Squirrel Girl, va être, euh elle fait partie d'un groupe qui est quoi Euh Paper Sauvageur euh, ouais, vengeur des grands lacs là. Mais c'est comme un peu des grands lacs. <rire> ouais, Squirrel Squirrel Girl, c'est pas comme la la version euh la version canadienne ou quelque chose comme ça. Je me rappelle pas. Attends, j'essaie de faire des recherches mais Squirrel, Squirrel Girl, c'est le personnage plus le plus euh le plus connu euh de de c'est de de son groupe là euh, comment ça s'appelle Avengers euh, Great Lake Avengers US Avengers The New Avengers ben c'est moi je dire. je vois ben je vois Avengers idea mechanics US Avengers Great Lake Avengers euh c'est ce que je vois là dans dans wiki là mais ça euh, fait que... partie des mutants là ouais. mais tu sais Mais c'est dit qu'entre autre que dans new Avengers elle apparaît mais pas en tant que super-héros mais comme gardienne pour la fille de Luke Cage, et Jessica Jones. Ouais, c'est ça. Tu sais un lien qu'on pourrait aller chercher. Oh là. On l'a. Tu sais il y avait qui existe déjà là mais tu sais c'est pas Netflix qui va être capable de faire une série sur Squirrel Girl avec les moyens qu'ils ont là. Tu sais ils font tout pour masquer le peu de budget qu'ils mettent ces épisodes. Fait que c'est pas vrai qu'on est capable d'animer des écureuils là. Ouais mais euh à ce que je sache, il euh, y a déjà une série qui s'en vient euh avec ce groupe là. Euh Kevin Smith en a parlé sur un de ses podcasts, comme quoi qu'il y avait quelque chose en il me semble qu'il y a quelque chose en en, en production là qui s'en venait ou qui était euh, qui qui était euh, reluqué par euh, par euh, c'est peut-être pas par Netflix là, mais par un autre poste de télévision là. était update ABC parce que je me rappelle bien ABC appartient à Disney là. Euh mais il y a quelque chose qui s'en vient là avec Squirrel Girl puis puis ça gagne là. Mais comme je te dis, je connais je la connais de nom. Tu US Avengers euh puis si tu regardes euh, main characters euh, Red Hulk, Citizen V, Squirrel Girl, Cannonball, Iron Patriot, Enigma, Iron Patriot on le connaît. Oui, euh c'est ça il est dans, ben, dans, là, là il est en euh, réhabilitation sûr. là. Ouais là là c'est ça, c'est le personnage qu'on aurait théoriquement qu'on aurait théoriquement dû tuer dans Avengers ouais. pour ajouter un côté euh, un côté euh, dramatique qu'on a décidé de de l'anticiper <rire> à la place. Ce qui est correct là, je l'aime, je l'aime le, le le personnage puis l'acteur qui le joue, je je, je. puis d'un autre côté C'est un de tes seuls super-héros noirs. Pourquoi tu tu le tu, tuerais aussi là, tu ouais. veux le garder dans ton groupe là, tu sais parce que sinon c'est comme ça commence à faire euh, Mais as tu as ah déjà bon. vu euh, tu sais des vidéos de compilation sur YouTube sur les fake death de du Marvel Cinematic Universe sans les drôles. Quand tu les mets bout à bout, tu fais comme OK, ils nous ont tellement joué ce ce ce truc là, là de ah oh non, tu es censé avoir peur que les rumeurs puis ouh, il revient à vie. Non, ouais, mais c'est ça dans dans tellement de films tu sais. C'est ça dans tellement de de films aussi où tu penses que ton super-héros que ton héros est mort puis que finalement il l'est pas. Puis là tout le monde chialle. Ah maudit Moi, je pensais qu'il était mort, puis là, il n'est pas vraiment mort, puis c'est plate. Puis là, quand il décide de vraiment tuer l'héros du film, il dit « Ah, je ne peux pas croire que ça finit de même, maudite affaire. » <'as peur."> ouais. <rire> On ne sait pas ce qu'on veut. On n'est jamais contents. Jamais contents. Ce n'est pas un podcast, ça? Oui, c'est un podcast. Ouais. Pas, pas tellement bon, est-ce que j'ai entendu parler? Oh. Mais ils aiment bien euh, diminuer leur succès, mais pour vrai... Euh... <rire> Ça fait ça bien leur truc. Ça ça de de Yan Tério qui arrête pas de dire que c'est pas bon tout ça. J'ai jamais ça. J'ai j'ai jamais écouté, je suis certain que les gars ont du, ont du talent. Alors, c'est un faux feud entre les euh, entre les ouais, boys je... des deux podcasts puis eux ils font la même affaire euh, et vice-versa. Je trouve ça très très drôle d'ailleurs là. Ouais, ça ça vient un peu évident monné quand c'est un faux feud. Ben oui, ben oui, mais je pense c'est fait pour être assez grossi pour qu'on s'en oh, rende ouais. compte. Ouais, okay. Fait que euh, je pense qu'on arrivera pas à un consensus mais je trouve intéressant les pistes qu'on a quand même soulevé. Dans les prochains shows, euh, on avait parlé de faire Death Note. Ouais, euh qui ça, est un film, ouais, qui a été produit par Netflix, qui vient de écoute de manga et euh d'animé japonais qui sont cultimes et ça aussi ça a fait beaucoup jaser l'internet dernièrement, fait que c'est un film 1h40, on pourrait euh, stéper ça pour la semaine prochaine. Ouais, comme, euh, comme on n'a pas suivi les mangas ou rien de ça... Ben, on est encore vierge là-dessus. On, en on va être corrects. On ne pourra pas critiquer le fait que ça ne ressemble pas aux mangas. Ouais. Je je avec le carnet de la mort. Je trouve tellement que c'est la critique la moins utile par rapport à un produit de culture populaire. « Oui, mais ce n'est pas comme telle affaire. »« Oui, mais écoute telle affaire, là, si tu veux avoir telle affaire. Ouais. » Sinon, à quoi bon? Pourquoi qu'ils referaient le même truc Ouais, c'est ça une minute, fait que c'est euh, c'est c'est 1 heure et ouais 1h40, ouais. Ouais, ouais c'est bon. Fait le, le prochain show ça va être ça, on va voir si Joe va se désister. Bon, euh, le, le prochain show, <rire> je t'ai dit que Joe va probablement se désister parce que selon ce qu'il m'a dit, c'est rencontre de parents là, c'est rencontre de parents. <rire> Il a mis aller voir la petite prof cute de son nouvel enfant il au lieu dit, de venir parler avec nous. Autres. Il dit qu'il s'occupe de l'éducation de ses enfants. Yeah right. C'est ça. Il a <rire> vraiment le malade, ça fait me chérie, cette année euh, est-ce que il y a un prof ou une prof parce qu'il dit ah c'est une prof. Moi ah, je vais y aller, je me je me je m'force pour aller voir. Tu es allé peut-être l'année passée donc je je me sacrifie cette année chérie, oui. Voilà, c'est ça. Reste fait... à la maison et repose-toi. ça c'est ça. Luc, on est rendu au moment de plugger nos différents trucs et là toi tu, tu mijotes là dans ta tête euh, un potentiel façon d'agrémenter la réalité augmentée à ta sauce. Ouais, quelque chose de même là. Euh ceux, ceux qui me suivent depuis longtemps, allez toi, ça va bien, j'espère. Euh <rire> j'ai un canal YouTube qui euh, que j'ai dépoussiéré la semaine passée <rire> qui présentement a à peu près une, dizaine de vidéos j'irai dessus euh la majorité c'est des vidéos de de hor euh j'ai laissé mes vidéos mes mes plus populaires essais routiers les autres je les j'ai enlevé puis j'ai les vidéos de mon mon têt rasé que j'avais fait en 2012 où j'avais ramassé de l'argent pour pour en face soleil et puis non le camp excusez le camp puis où on voit Benoît Gagnon se faire raser la tête puis moi ma conjointe un de mes amis deux de mes amis puis puis fait que j'ai laissé ça là mais là je pense raviver un peu e euh, cette chaîne là avec euh, du contenu jeux vidéo et, euh, et imprimante 3D, techno et des choses comme ça. Donc euh, je pense peut-être de euh, temps en temps mettre une vidéo en ligne. J'ai euh, acheté euh, vu que j'ai pas pu mettre la main sur une, une NES classique, euh, j'ai acheté une une Shenese classique, <rire> une NES chinoise <rire> avec euh, 500 jeux inclus dedans. Mais théoriquement euh, les NES sont toutes chinoises là. moi et ça aussi mais ça c'est vraiment une chounesse chinoise celle, donc celle-là elle est un petit peu plus par exemple celle celle-là que de ressemblance ça ça ressemble beaucoup le, le case est quand même très joli et j'avoue originellement j'avais acheté ça pour mettre un Raspberry Pi dedans parce que acheter un un case de Raspberry Pi c'est 26 dollars puis ça ça m'a coûté 22 dollars. Oh donc c'est moins cher qu'un case qu'un qu case de Raspberry Pi tout seul et il y a une console de jeux dedans avec deux manettes puis euh, puis tout ça donc il suppose avoir 500 jeux euh, certains vrais jeux de Nintendo on s'entend que c'est des roms et tout ça et certains jeux euh, comiquement euh, des repofs donc un jeu que, que Mario 18 genre <rire> où, où c'est c'est pas Mario mais c'est un autre jeu qu'on a mis un skin de Mario par dessus Donc c'est ça je vais essayer de, de de de de mais je vais déballer ça je je dis je dis je vais avant de commencer l'émission je vais la, je vais faire un unboxing mais je vais plus faire un un sacking parce que c'est arrivé dans une enveloppe dans un une espèce de sac en plastique c'est même pas un sac d'après moi c'est c'est juste un cellophane par dessus attaché avec du scotch tape là. mais je vais je vais ouvrir ça et je vais essayer de vous présenter ça sur ma chaîne YouTube Si j'ai le temps, je vais faire ça en fin de semaine, sinon ça va être au courant de la semaine, mais regardez là, euh, je vais probablement mettre ça en ligne et si je mets ça en ligne, ben j'irai mettre le lien sur euh, sur la page Facebook de de réalité augmentée là, mais je vais essayer de faire des petites choses là, j'ai j'ai commencé à jouer un peu avec OBS, fait que peut-être faire des streaming d'impression 3D, tu sais, je pars une impression puis euh, pour regarder ça pendant 5 heures le, si vous voulez là. Le faire en time lapse, tu sais les les les gens là, qui prennent tu sais des 12 heures de temps puis après ça tu l'accélères, ça pourrait être vraiment impressionnant. Là. Moi, c'est ça, c'est ça que je veux je veux faire aussi, tu sais. Fait que, mettre ça des impressions 3D puis euh, tu sais fait que, jouer un peu avec ça puis peut-être des des trucs euh, des trucs un peu plus techno, tu sais des des trucs web des fois. Euh, moi aussi je vais voir des choses can des canaux YouTube puis malheureusement pour le monde qui sont tu sais du Québec puis qui parlent pas nécessairement bien ou qui comprennent pas nécessairement bien l'anglais des fois il y a il y a pas d'équivalent francophone fait que de peut-être prendre quelque chose que j'ai vu ailleurs et le c'est le traduire et le le remarcher un peu et le représenter à, à ma manière puis pour faire pour partager ça parce que des fois c'est des super bonnes idées là. Fait que euh, faire des choses comme ça là, je, je je promets pas une vidéo par jour, une vidéo trois jours là, mais une vidéo par tes deux deux semaines peut-être une vidéo par mois, peut-être un moment donné, un peu plus euh, quand j'aurai plus de temps là, mais je vais commencer à mettre un petit peu de choses sur ma mon canal YouTube. Des fois des fois juste du gameplay hein. avec euh, avec euh, Windows 10, c'est super facile de streamer de la Xbox et euh, Dieu sait qu'il y a des nouveaux jeux qui s'en viennent, il y a Copied qui s'en vient, il y a oui. le nouveau euh, le nouveau Forza qui s'en vient aussi. Donc je vais peut-être streamer du Forza directement sur mon canal YouTube. Je vous tiendrai au courant, mais euh, c'est ça. Puis mon gars veut devenir une vedette YouTube aussi. Donc euh, C'est à la mode cette job-là. moi gars va voir son son son petit canal là, il a commencé en fin de semaine à faire de la petite vidéo, je je l'ai sousi sur mon PC avec une malade de Xbox One puis stream la Xbox puis je l'enregistre avec la caméra web puis il joue en fin de semaine on a enregistré une vidéo mais je sais pas ce qui s'est passé, il y a pas il y a pas le son de sa voix. Pas qu'il parlait beaucoup là mais il y a pas... il y a pas le son de sa voix. Fait que il y a quelque chose dans le micro qui était pas configuré comme faut mais on, on va l'avoir, il va il va il va pouvoir faire des des petites vidéos sur YouTube lui aussi. J'ai acheté un écran vert pour la patente ça va être super cool. Ils si vont faire quelque chose. T'sais, des fois. C'est ça. Puis euh à part ça ben faut écouter sur sa euh, roue radio euh sur iTunes Google Play puis euh, tout ça. C'est ça. Ouais, on, on est sur une nouvelle radio nous euh, à partir de vendredi qui est Radio Media Plus. Fait que suivez regardez la page de de de Sarahoule Radio si ça vous intéresse puis on va mettre les liens et tout ça là, ça commence euh, ce vendredi. Ouais. Euh avec qui on a discuté aussi voir pour euh, pour la poc, il y avait de l'intérêt mais Et là ben, c'est là que je fais moi aussi des grandes annonces. La ouais. saison de hockey approche à très grand pas et comme vous avez pu remarquer, ben je me suis décollé un autre podcast avec mon chum Nicolas Thibault qui s'appelle Le Magasin Général. Donc je vous ai parlé à ma reprise sur la réalité augmentée. Tu vends tu des petites framboises euh, oui. dans des sacs Oui, oui. Okay. on vend des jujubes, ben des clinassés, tout ce que tu veux. IC cool. Un magasin cool. général on a de tout. Mais aller faire un tour. Et là ben moi tu sais avec la, la vie de famille puis tout ça ben euh j'ai essayé de condenser toutes mes mes projets les horreries toutes le même soir. Donc le jeudi, c'est mon soir de podcast. La réalité augmentée va euh, demeurer un show qui est hebdomadaire. Donc on va faire ça à chaque semaine. Euh il y aura peut-être des occasions où est-ce que je pourrais pas être là euh, ou Jonathan sûrement ne sera pas là parce qu'il est jamais là anyway. fait que ça ça continue comme comme de normal. Par contre, le magasin général, on a décollé sur les chapeaux de roue, on a fait plusieurs shows de suite parce qu'on voulait ponner notre beat, mais avec le retour de la saison de hockey, ben on va faire un show aux 2 semaines. Donc Expo, une semaine, euh, ça <rire> semaine, ça va être la pocque, l'autre semaine, ça va être le magasin général et on va alterner ainsi euh, les enregistrements comme ça ça me permet de pouvoir continuer à faire trois podcasts et de pas tout faire ça le même soir <rire> et de me brûler et d'avoir un horaire ouais. qui est de la lueur. Bah ouais, c'est cool parce que aussi mon vendredi matin normalement à s'occuper. Oui. Alors, <rire> ouais, c'est ça, je te garde <rire> j'ai bien des choses à mettre en ligne le vendredi matin. Je te garde sur Gun mon Luc. <rire> Alors, ça. cette semaine, magasin général, euh, vous allez le voir poppé pas mal en même temps sur <rire> sur votre téléphone si vous êtes abonné et ouais, la semaine prochaine. On va coller en arrière de l'autre. Ouais. Exact. Et la semaine prochaine, le 14 septembre, moi et Jerry, on revient pour vous parler de la future saison du Canadien de Montréal. Donc Le premier épisode de la saison, écoute je pense c'est 4 de la pocque. Mhm. Mm la semaine prochaine. J'ai vraiment hâte, j'ai commencé à réanimer la page Facebook de la pocque, de mettre j'essaie de mettre du matériel à tous les jours parce que je suis énervé comme un gamin, j'ai honte. Fait que euh, Jerry m'a confirmé jeudi prochain le 14, on enregistre, j'ai vraiment hâte. Hey, on va avoir une belle saison de 82 games. Ouais, une belle grosse saison. Mais de toute façon, la saison est toujours 82 games. Ouais, mais c'est parce que des fois on espère aller un petit peu plus loin oh. cette année ou c'est pas. Mais mais c'est pas les play, c'est pas la série, c'est c'est c'est pas la saison, c'est les séries, c'est Ouais, j'sais, mais c'est parce qu'on a une saison de 82 games, mais ça, on a les séries. Cette année, on va peut-être juste avoir une saison. C'est bête. Bon. <rire> c'est c'est on ouais, a l'impression, ça bon. peu a volé trop de punch. Mais tu peux peur, tu peux peur. Donc c'est à suivre. Alors, euh la poc, Hat la poc podcast sur Twitter, sur Facebook. aussi cherchez-nous la po podcast et je vous invite à vous abonner le magasin général même chose euh, on est pas sur Twitter on est seulement sur sur Facebook c'est bien en masse on essaie d'être le plus actif possible pour se faire un petit un petit fan base d'ailleurs on salue énormément les gens qui prennent le temps de liker la page et de venir commenter nos différentes publications euh, on les remercie beaucoup et la réalité augmentée À réalité hog pour ce qui est de Twitter, sur Facebook, facebook.com/réalitéhog et notre site internet qui est un dépôt d'émission, réalitéhog.com. C'est pas mal ça. Toutes nos sites ai... sont des dépôts d'émissions. <rire> oui, c'est pas mal, c'est pas mal, je sais. Il y a ouais, ouais. lapoc.net où est-ce qu'il y a eu des articles euh, mais tu sais, je fais pas du podcast pour rien, c'est parce que je suis l'âge. La lapoc lapoc.net qui entre-moi puis toi. C'est pas le site le plus cool du dans l'univers ça. C'est c'est l'adresse la plus nice au monde. Hey, la poc dans le net. Ah, ah, ah. C'est la meilleure adresse au monde. Une maudite affaire que la poc.com t'a pris. <rire> ça l'a donné que tu as eu la poc.net. <rire> euh, mais moi je trouve ça vraiment génial. Comme euh, ouais, ouais, ouais, j'aime ouais. beaucoup ça un beau hasard de de la patente. Ah, des fois tu es dû d'en vie. Yes. Merci beaucoup Luc pour ton temps encore une fois puis ton expertise sur l'émission ah. de cette semaine. Tellement expert. Merci, JB, d'avoir animé <rire> cette émission de main de maître. Ah, écoute, euh, j'ai fait mon gros possible. C'était tough, cette semaine. Là. <rire> Beaucoup de ouais. gens, ça, ça a dérapé tout le temps, là, voyons. <rire> tout, tout, tout le temps, tout le temps. Désormais, <rire> on se fait un paille, là, encore. Tout le temps, en train de parler. Alors, je le sais bien. <rire> Sacré d'or. <rire> Je le remplacerais bien parti sur Côte, mais il n'est jamais là. Hein. Il n'est jamais là. <rire> Merci à vous, les auditeurs, d'avoir été du rendez-vous encore une fois et d'être aussi fidèles. C'est grâce à vous qu'on continue à, à maintenir ce rafio à l'eau et de continuer d'essayer d'aller. On ne sait pas trop où, mais on y va tranquillement pas vite. Donc, on vous remercie d'avoir été du rendez-vous et on vous dit à la prochaine fois dans un autre élément. Bye-bye tout le monde. Bye. Bye.